Vendredi 8 octobre 2021, bienvenue à cette édition Donc voici d'abord le sommaire. Les administratifs ont le droit de prendre différentes sanctions sur le même fait pour différentes raisons. Les relations burundo-rwandaises sont améliorées malgré quelques désaccords. Cela a été dit par les porte paroles de ces deux ministères, vous l'entendrez. Et le manque de bancs pupitres dans les écoles, c'est une question préoccupante pour certains députés. Une problématique connue au sein du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, vous, vous aurez les détails. Et la chronique Environnement sera consacrée euh, sur les aires protégées. François Kimana assure la mise en onde, bienvenue à cette édition. Isangani sang ouvrons ce journal par la page éducation environ 450 bancs pupitres, 18 salles de classe dont certaines ont été nouvellement construites et d'autres réhabilitées à différentes écoles fondamentales de la commune scolaire de Kayanza et le déblocage d'une enveloppe de 6 millions de nos francs alloués aux frais d'encouragement des bénévoles telles sont certaines des réalisations de l'administration communale à Kayanza. L'année scolaire passée des Tungimana, provincial de l'éducation à Kayanza, appelle d'autres communes de la province Kayanza dit d'investir beaucoup dans le secteur éducatif et ce pour améliorer davantage le rendement scolaire, détails avec Patrick Senghiouva. Comme il est écrit Noir-Silbon dans le plan au niveau d'investissement de la commune Kayanza, exercice 2020-2021, cette commune a pu investir dans le secteur éducatif, surtout à la construction et la réhabilitation des salles de classe aux différentes écoles fondamentales. L'exemple est ce que ne sont pas C'est l'une de la construction de six salles de classe et en bloc de six sanitaires à l'école fondamentale Eruvoumo, laquelle a été d'ailleurs équipée en 150 bancs pipitres, d'après les autorités administratives et communales à Kayanza. Un autre exemple est celui de la construction de l'école Fokaboyen 1, dont le coût s'estime à plus de 15 millions selon le même source. Pendant cette même période, au niveau de l'administration communale à Kayanza, l'on indique également avoir doté des écoles fondamentales dont Munima, Chanzara, Girengue et Chukiro, 24 latrines adéquates et que c'est la commune qui se charge également de payer les frais de vidange lorsqu'elles sont bouchées. Gilouen Yandu, administrateur de la commune Kayanza, précise également qu'à part ces 450 bancs pupitres distribués à différentes écoles de cette localité l'année scolaire passée, plus de 300 bancs pupitres sont également prévus pour être distribués cette année scolaire. Encore. Il fait savoir également que l'administration communale Kayanza accorde chaque mois une somme importante allouée aux frais de fonctionnement de la direction communale d'enseignement à Kayanza. Désiré Atungima, Tunguiman, la provincial provinciale de l'éducation à Kayanza, dit qu'il apprécie positivement ce fait que la commune Kayanza investit beaucoup dans le secteur éducatif et a envie d'autres communes à la prendre pour modèle. Même son de cloche, chère de la province Kayanza et en même temps président du comité provincial de l'éducation en cette province. Depuis Kayanza, Patrick Essendier va pour la radio Sanganilo. Merci à Patrick Nsenghi, on va pour tous ces détails. Et parlons toujours éducation. L'encadrement social à milieu scolaire est fondamental pour le bien-être des élèves, indique le représentant de l'association Enseignants en Action pour la promotion sociale dans un atelier organisé ce jeudi par cette association. Selon Jean Bosco Ndaïdiguier, chaque élève devrait suivre un accompagnement social pour bien réussir à l'école. Suivez-le. À tout moment, on doit s'adapter. Alors l'adaptation est toujours source de stress pour des gens qui n'y arrivent pas facilement. L'enfant a quitté la maman, l'enfant a quitté le papa, qui a madou qui ne le punit pas, qui le gâte. Et il est à l'école, alors à l'école, il doit y avoir des règles. Si les règles ne sont pas suivies, alors l'enfant qui ne se soumet pas aux règles doit être puni, sinon accompagné. Les enfants qui se retrouvent en classe, chacun dans toute sa personnalité, a besoin de voir que son travail a été apprécié. Alors l'enseignant, dans ce cas-là, devait... S'adapter, devait s'adapter, adapter ses manières pour pouvoir intéresser l'enfant à rester à l'école, à progresser afin de se réaliser plus tard. Merci. Ce propos recueilli par euh, Nicole, les, les clubs des droits de l'homme en milieu scolaire permettront aux enfants de grandir en sachant qu'il y a des interdits. Ceci a été dit ce vendredi à Boubanza par Cléofas Nizigimana, gouverneur de la province Boubanza. C'est au moment où la Commission nationale indépendante des droits de l'homme tient un atelier de redynamisation de ces clubs des droits de l'homme à l'intention des directeurs provinciaux de l'enseignement des provinces de Boubanza, Bujumbura-Méry, Bujumbura Chibitoke, muranzha Le président de la CNDH, Siksivini, Nimuraba, a indiqué que ces clubs permettront d'avoir une société respectueuse des droits de l'homme. Et les habitants du quartier SOS, SOS du chef-lieu de la province Chibitoke s'indignent qu'ils viennent de passer à peu près deux mois sans courant électrique. Ils disent avoir déjà enregistré des pertes énormes et que les bandits et autres malfaiteurs se cachent derrière l'obscurité pour commettre des forfaits. À cela s'ajoute l'orphelinat village d'enfants SOS. Qui utilise 40 litres de mazout par jour pour le groupe électrogène. Selon le chef d'antenne de la Régie des eaux en province de Georges Chinige. tranquillise que cette panne sera réparée d'ici plus de jours. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, les administratifs ont le droit de prendre différentes sanctions sur le même fait pour différentes raisons. C'est l'éclaircissement donné par le porte-parole du ministère ayant à l'intérieur dans ses attributions dans une émission publique des porte-parole tennis ce jeudi à Caroussi. C'était sur la question de savoir pourquoi infliger différentes amendes sur la même faute Il précise en outre qu'il privilégie les sensibilisations que des sanctions suivelles dans cet élément réalisé par Mucho. Selon la loi communale à l'article 13 et le code pénal à l'article 643, il est bien précisé que les administratifs, notamment les administrateurs, ont le droit de prendre toute décision possible pour garantir la paix et la sécurité, chacun dans sa localité. Cela veut dire que tout commerçant, spéculateur ou fraudeur, etc., attrapé dans une zone X, l'administrateur est appelé à prendre des sanctions, y compris des amendes. Alors, selon ces deux lois, vous comprenez que ces autorités ont le rôle et le droit de juger, et appliquer telle ou telle autre sanction, raison pour laquelle des amendes sont infligées différemment. Prenons un exemple. Pour les cas de spéculation sur les produits de l'entreprise Ebrarudi, l'on peut ajouter 100 francs, 500 ou 1000 francs en fonction de la situation du spéculateur en question. Donc là, on comprend que c'est fait de façon différente alors que c'est sur la même infraction. Les administratifs ont le rôle de bien vérifier afin de prendre une décision adéquate. Toutefois, l'objectif principal est que la population décide elle-même de ne plus le faire. Les sanctions sont pour les récarcitrants, car nul n'est au-dessus de la loi. C'était la Pierre Mourou qui est porte-parole du ministériat à l'intérieur dans ses attributions. Petit, respect, euh, petit rectificatif, c'était dans une émission publique de porte-parole tenue ce vendredi à Caroussi. Ce n'est pas jeudi comme je venais de vous le dire. Des relations burundo-rwandaises sont améliorées malgré quelques désaccords. Sonia Niwawe, porte-parole du ministère des Relations extérieures, l'a expliqué ce vendredi lors de l'émission publique des porte-paroles à l'endroit des journalistes et la population. Elle souligne que le Rwanda héberge toujours les putschistes de 2015, d'où la fermeture encore de la frontière burundo-rwandaise. On l'écoute. Les 19 Burundais présumés coupables ont été envoyés au Burundi par le Rwanda. Il y a aussi le rapatriement des Burundais sans aucune condition par le Rwanda. On constate que le Rwanda a mis un pas en avant. Du côté du Burundi, le dialogue continue afin d'accomplir cette activité. Je disais que les motifs de la fermeture des frontières entre le Burundi et les pays limitrophes ne sont pas les mêmes. Du côté de la Tanzanie et de la RDC, là, les frontières sont ouvertes. Pour le Rwanda et le Burundi, il y a des obligations du Burundi pour le Rwanda après la tentative du putsch qui a eu lieu au Burundi. Nous constatons le pas franchi par le Rwanda comme le rapatriement des Burundais, mais il y a encore des dossiers qui ne sont pas encore réalisés. Le Burundi avait demandé au Rwanda d'envoyer les Burundais qui ont participé à la tentative du coup d'État qui a eu lieu au Burundi en 2015. Pour cela, il y a encore à améliorer, d'où la fermeture toujours des frontières entre le Burundi et le Rwanda. Revenons sur la page éducation. Manque de bancs pupitres dans certaines écoles du pays. Certains s'asseyent à plus de trois, d'autres encore à même le sol. C'est une question préoccupante pour certains députés pour y faire face. Le budget de l'état exercice 2021-2022 prévoit une rubrique équipement des écoles primaires. Cette problématique est connue du ministère burundais de l'éducation et de la recherche scientifique mais cela demande d'énormes de, moyens, affirme le porte-parole de ce ministère ce vendredi lors d'une émission publique des porte paroles des institutions de d'état avec Émery Kanyank. Ce manque de bons pupitres fait parler de lui à certains établissements scolaires du pays, pour la plupart loin des centres urbains. À titre illustratif, l'école de Nye Numba en commune Mugina de la province de Chivitoke affirme l'un des enseignants à cette école. C'est difficile d'enseigner les élèves de cet établissement, car 8 à 10 s'assoient sur une planche placée sur des pierres. Nous superposons des pierres sur lesquelles nous plaçons une planche et les élèves s'assoient pour suivre les cours. À celle-ci s'ajoute l'école de Kabuzuru dans la direction scolaire de Mohanga en province Kayanza et ailleurs. Une question qui préoccupe les élus du peuple, c'était à la mi-mai de cette année lors de l'analyse du budget de l'État exercice 2021-2022. Lors de l'émission publique et des porte-parole de différentes institutions, ce vendredi au chef lieu de la province Karusi, le porte-parole du ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique le réaffirme. Je voudrais vous informer que le manque de bons pupitres est réel. Mais en général, les élèves s'assoient convenablement, sauf sur certains établissements qui connaissent toujours ce problème de manque de bons pupitres. La problématique de bancs et de manuels scolaires prend du temps pour avoir une solution. Cela demande beaucoup de moyens. Les Burundais devraient comprendre que petit à petit, ce problème sera résolu. Okay, okay. Dans ce budget de l'état de l'exercice en cours, l'enveloppe allouée au ministère burundais de l'éducation est de plus de 320 milliards de francs burundais. Merci Amiré pour tous ces détails. Trois jours après la date butoir des délais de grâce pour démolir les constructions anarchiques qui étaient restées, certains des habitants de la commune Nangwa annoncent qu'ils ont subi des injustices et d'autres demandent un prolongement de délais de grâce. Cependant, les habitants de la commune Nangwa disent être à un niveau satisfaisant dans la mise en application de la mesure de démolition de ces constructions anarchiques. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le parc national de la Rousizi est l'un des trois parcs nationaux les plus grands. Malheureusement, l'environnementaliste docteur Elisée nira Nivagira déplore que ce parc ne soit protégé que dans le texte légaux. Il donne l'exemple de plus de 50% du parc dégradé. Cet environnementaliste précise que l'action anthropique est le principal facteur. Les détails dans cette chronique avec Vestine Butoyi. Le parc national de Roussizi a une superficie de plus de 10 000 hectares, les provinces d'Obujumbura, Chibitoke et Boubanza. Il est le troisième parc le plus grand du Burundi, après ceux de Ruvubu et Kibira. Selon Elise Nira Nibagira, docteur en planification, surveillance et évaluation environnementale, ce parc a une grande importance pour le pays qu'il a un statut international. C'est vraiment l'air protégé qui a un statut international de zone humide qui a enregistré comme site Ramsar sur le numéro 1180, une des grandes zones de migration internationale d'oiseaux d'eau douce. Néanmoins, Élisée Nivagila déplore la non-protection effective du parc, ce qui a causé sa dégradation à plus de 50%. On a trouvé que pratiquement 32% des ressources en eau recensées en 1980 ont taré. Donc, c'est-à-dire que seuls 67 à 68% restent. Et j'ai pu montrer que pratiquement 77% de la superficie totale de l'air protégée a été remaniée. C'est-à-dire qu'il y a eu des transformations paysagères de l'air protégée sur 77% de sa superficie. Donc, sur 23% de l'air protégée était en 2015 ce qu'ils étaient en 1980. C'est-à-dire là où il y avait une forêt, il y a toujours une forêt. Mais sur les 77% de l'air protégée, c'est soit le remplacement d'une forêt par une savane, soit le remplacement d'une savane par une steppe, soit le, le passage d'une zone cultivée à une savane, c'était donc des remaniements, disons spatiaux qui ont été opérés sur plus de deux tiers de l'eau protégée Diverses raisons serait à l'origine de cette situation. Cet environnementaliste évoque l'agriculture, l'élevage, les feux de brousse et autres. Il est dû à, à, à deux catégories de facteurs. D'abord les facteurs anthropiques, c'est-à-dire les exploitations illicites, donc les pratiques agricoles, les feux de brousse, les installations illicites d'habitation, l'extraction de matériaux de construction, etc. On est dans, dans la périphérie de la ville où il y a un dynamisme urbain très important. Et nous sommes aussi dans une zone de carrefour ou carrément au nord pas très loin, c'est côté du mitogri, vous avez les gens qui peuvent venir du Rwanda. Il y a des, des éleveurs qui pouvaient venir à l'époque du Rwanda. Il y a la RDC à l'ouest, il y a le Burundi. Donc là, c'est une aide protégée vraiment qui est au cœur des convoitises de plusieurs catégories d'acteurs. Dans la prochaine chronique, on parlera des conséquences liées à la non-protection effective du parc et des solutions proposées pour y remédier.